Numéro 4. Martine, as-tu déjà terminé la préparation de la salle de conférence? Oui. Francine et moi, nous avons fait ça hier, dans l'après-midi.